Les flammes de la guerre vont recouvrir la terre, puis les chiens de l'enfer vont se mouiller en mer. Les flammes de la guerre vont recouvrir la terre. Puis les chiens de l'enfer Vont se noyer en mer Notre djihad s'élance Il inverse la balance Avec foi et vaillance Et vers la gloire avance Toujours vers l'excellence Dirige-toi aux croyances Clairvoyance et patience Sans pour toi récompense Ils se déchirent entre eux Oui l'Europe est en feu Les gouffards sont furieux Leur sort est périlleux Ô émir des croyants Tes soldats sont vaillants De farouches à Soyons en tout temps clairvoyants notre di excellente il inverse la balance avec foi et vaillance et vers la gloire avant tout toujours ver l'excellence dirige toi aux croyants clairvoyants et patience sont pour toi récompensés les flammes de la guerre vont recouvrir la terre